www.unblocks.net Ouais! Le garde <tum> <tum> tout à fond, qu'est-ce que je vous faites chier avec ces Je que ça va Tout à fond, le rock c'est tout à fond. Rock and roll. Yeah. On the rock. Yeah. Yeah. Yeah. Oh j'ai eu de pêche j'ai eu de pêche les gars <laughs> Bonsoir à tous, bonsoir à toutes c'est Manu dans The Rox et oui c'est le retour après des vacances et là alors là on fait fort pour le retour déjà nous attaquons dans The Rocks la 29e année, et eh oui, 29e année d'Onzorox. Euh, voilà, je ne vous dirai pas mon âge, mais 29 ans quand même. Et je commence donc cette émission. On fait fort, puisque après des émissions cloîtrées chez soi pendant quasiment un an et demi, avec les moyens du bord à la maison, à ne parler que de disques que vous n'écouterez jamais en concert, et eh bien ce soir pour la reprise d'Onzorox et de cette 29e saison, non seulement je ne suis pas seul, il y a quatre individus devant moi qui vont se présenter dans quelques secondes. Et... Qui a appuyé sur ce bouton Et en plus euh, Nous allons annoncer un festival Un festival avec de la musique en live De la vraie musique euh, Voilà messieurs vous êtes à l'antenne David, Mais David tu débutes c'est pas possible Alors David Vous avez reconnu David Bost Qui est là, qui a son rond de serviette Exactement, ça fait hein longtemps que je suis pas venu ça, ça, ça faisait longtemps, parle bien près du micro Parce que les micros sont un peu voilà, capricieux Ça fait longtemps que je suis pas venu C'est vrai, mais toi, ton rond de serviette est toujours là et, et donc David Boss n'est pas là juste parce que ça nous fait plaisir de nous retrouver ici dans les studios Mais, vrai mais vrai. ah, un petit téléphone C'est David Ça, ça sent la punition, hein, la rentrée là, ça sent la punition euh, Nous allons donc parler du Fleuve Festival Et oui, qui aura lieu euh, en fin de semaine On vous en parle pendant une heure et demie dans The Rocks Mais on va commencer comme d'habitude par le coup de coeur Alors le coup de coeur ce soir, et puis après on se présentera juste après le morceau Le coup de coeur ce soir, c'est un, une bande originale de films qui, qui arrive, qui nous arrive Et pas n'importe quelle bande originale de film Qu'est-ce qu qui se passe, David ah, Dis-moi, qu'est-ce qui se passe J'entends du bruit Ah oui oui, il y a Rivka qui est là-bas Oui, puisque Rivka sera au téléphone Alors elle nous fait coucou, mais là c'est de la radio Donc on se rend pas bien compte Mais euh, elle sera au téléphone avec nous puisqu'elle jouera dans ce merveilleux festival Que nous allons décliner ce soir Le coup de cœur, donc je le disais C'est une bande originale de film qui va euh, arriver euh, Sur nos écrans bientôt Mais la bande originale est déjà là Et quelle bande originale, puisque il y a euh, Sur cet album, rien moins que Eddie Vedder, euh, chanteur de Pearl Jam Vous savez que je suis un grand fan de Pearl Jam Devant l'éternel, Eddie Vedder donc il avait déjà composé une d'original de film pour, euh, pour euh, Sean Penn, et eh bien il récidive il est accoquiné avec un, une autre des idoles dans The Rock c'est Glenn Hansard, ex-chanteur des Frames DC, et puis il y a également euh, sur le morceau qu'on va se passer, la fille d'Eddie Vedder qui s'appelle Olivia Vedder, 17 ans et euh, sur euh, ce morceau donc composé par Eddie Vedder et Glenn Hansard tout ça, ça fait du beau monde et puis il y a quelqu'un également qui livre euh, 5-6 morceaux sur cet album, c'est Sean Marshall Cat Power, euh, donc l'album est absolument somptueux, c'est pas juste des petites musiques comme ça Euh, euh, voilà, par-ci par-là, c'est vraiment des, un album de chansons, de morceaux originaux. Donc on va se passer un des morceaux de cet album, de cette bande originale de film. C'est... Alors oui, ça va être un petit peu particulier puisque l'ordinateur ne marche pas très bien ce soir, donc je dois jongler. Euh, c'est un morceau donc, euh, composé par Glenn Hansard et Eddie Vedder avec euh, Olivia Vedder, la fifille à la voix, ça s'appelle There's a Girl, et je trouve ça tout bonnement magnifique. Et puis juste après, on enchaîne avec le Fluff Festival. But there sounds For dans The Rox vous avez eu le coup de coeur avec Eddie Bader, Glenn Hansard et Olivia Bader avec Zair The Girl et à l'instant c'était eh un groupe qui fera partie du Fleuve Festival puisque c'est de ça qu'on va causer ce soir dans The Rox. c'était euh, à l'instant Strawberry Seas avec un album vraiment génial que j'ai bien écouté là pour préparer cette émission et euh, voilà, ça m'a beaucoup beaucoup plu, Trampoline, c'était le nom du morceau euh, alors le Fleuve Festival, vous allez me dire qu'est-ce que c'est Et eh bien justement on a à peu près une heure maintenant un peu plus d'une heure pour y répondre euh, je, je suis entouré de cas Quatre personnages qui vont se présenter eux-mêmes, plus une chanteuse qui est là-bas loin, dans le gatinet mais qui va nous rejoindre au téléphone un peu plus tard. Nous allons commencer par qui Nous allons commencer par toi, Olivier. Par moi, Olivier, <rire> bah, avec, plaisir, avec plaisir. Donc euh, J'ai l'honneur de commencer cette présentation et l'honneur aussi d'être président de l'association Nos Vies Imaginaires qui organise l'épisode orléanais, l'escale orléanaise de fleuve. Ah, un mot sur le festival, oui. d'abord. Et fleuve, euh, fleuve c'est euh, un, euh, un partage, un jumelage artistique entre villes de Loire. Voilà. Donc un seul est... fleuve, mais plein de villes. Un seul fleuve et plein de villes, donc on a cinq villes, et... Euh... <rire> <rire> j'ai un jongleur à côté de moi oui, vais... c'est par moments difficiles de se concentrer oui, euh, oui l'idée c'était euh, et c'est venu de musiciens c'est un échange entre musiciens et pour être euh, sur l'anecdote j'ai un frère qui est musicien à Nantes et on prévoyait d'aller euh, visiter euh, l'un euh, Nantes et l'autre Orléans et de faire des concerts et se disant que oui c'est intéressant pour les musiciens Euh, en, en devenir euh, en, en, en, en quête de visibilité, de, de pouvoir aller se produire dans d'autres villes. Et donc on est arrivé à Fleuve avec cette idée qui a fini par intéresser tout le monde. Et c'est vrai qu'on a ce lien géographique entre villes. Et, euh, et on a aujourd'hui cinq villes autour de la table. Donc on a Orléans. Et là je descends le fleuve et je descends jusqu'à Tours. Je vais à Angers, Anceny et j'arrive à Nantes qui est le vaisseau amiral de, du festival. Et là, on a des artistes qui se produisent. Et nous, on reçoit un artiste orangeau qui va se produire sur la scène, ainsi que, mais je laisserai David présenter la, la programmation plus en détail. Alors, en ce qui nous concerne, nous, pour Orléans, euh, il faut le dire, c'est là, le 4 septembre. C'est bientôt, ça arrive très vite. C'est exact. Donc, concrètement, 4 septembre, au 108 rue de Bourgogne, à Orléans, on ouvre les portes à 19h, et, euh, et on a trois artistes qui se produiront sur scène, dont un artiste Tourangeau, donc qui fait partie de ce jumelage. Euh, c'est un jeune festival, euh, mais voilà, on, a, on a plein d'envies et plein d'idées. Euh, D'ailleurs, j'aimerais bien nous connecter par téléphone avec Nantes, puisque Nantes se produira en même temps que nous euh, le samedi. Donc ça, c'est... Je... Ce n'est pas la même date pour les cinq villes Non, ce n'est pas la même hein, date pour Nantes, les cinq Orléans. villes. Il y a Nantes-Orléans qui vont se produire ensemble. Ancenis, je crois, est le jeudi est et, cool. euh, et euh, Angers est le vendredi. Euh, et Tours, euh, qui nous rejoint cette année, s'est produit en juillet. Donc, a un peu euh, lancé le festival euh, un peu avant tout le monde. Et, et c'était vraiment très bien. Et, enfin, vraiment, je trouve que voilà, c'est une mise en relation, une rencontre entre les gens, les acteurs culturels de toutes les villes euh, concernées, les artistes. C'est chouette. Bon, voilà, je suis content d'être là. Eh, Strawberry Seas qu'on vient de se passer à l'instant dans The Rock sont tout en jeu, c'est ça Tout à fait. Pas de bêtises. Tout à fait. Et donc on se retrouvera samedi, il fera beau, il y aura de la bière, il y aura de la bonne musique, on sera dehors au 108. Avec des, des, des vrais gens qui regardent des vrais gens qui jouent de la musique. Avec des pas mal. Vrais, une sorte vrais gens de qui jouent de la musique, ça fait... Hein, Beaucoup de bien, j'étais dimanche euh, au Parc Pasteur, euh, et euh, enfin, j'étais samedi aussi pour euh, Un Autre Monde, euh, et c'est le, le même sentiment, ouf, ouf, on respire. Enfin. David, donc. Oui Oui, David Boss, mais qu'est-ce que tu fais là oh, Je ne sais pas comment je me suis retrouvé <rire> dans, ce, dans cette galère. Non, pas jouer, non. non mais voilà, euh, Olivier m'a proposé de rejoindre Novi il y a deux ans. Enfin, ça fera deux ans euh, en septembre. Pas de rejoindre ma vie. Hein, oui, je... c'est je... ça. Soyez non, clair. Oui, c'est ça. Soyons précis. De rejoindre, de rejoindre nos vies. Et euh, il m'a proposé donc, aussi de rejoindre le, le, le Festival Fleuve et d'être avec lui le, le, le programmateur de l'édition orléanaise. Bon, donc, donc euh, si, si on aime vendredi soir, c'est un peu toi le responsable de cette programmation. Si on aime, c'est peut-être grâce à moi, mais j'espère qu'on va aimer. Il n'y a pas de raison qu'on pas. Mais c'est fort probable, puisque il y aura de la, de la bonne musique. On reparlera donc, euh, on a déjà parlé de Strawberry Seas et on a la chance d'être un des musiciens d'avoir pardon ce soir un des musiciens qui va participer donc à cette soirée au 108 le 4 septembre. Eh bien, je te laisse te présenter. Alors moi, c'est jean Nils, je suis le guitariste de la Moscovic. Orléanais bien connu Groupe Orléanais bien connu Groupe Orléanais bien connu dans mon quartier. Alors, c'est pas comme ça que tu l'as vendu au départ. Non, j'ai vendu beaucoup plus cher. Et, euh, et voilà, on est super content d'intégrer le, le festival, du coup, de pouvoir se produire au festival. On avait déjà joué en dernier. Finalement, ils ont eu peur, ils n'étaient pas prêts. Donc, euh, ils ont préféré pousser un an. Oui, on il y comprend. avait une petite grippette aussi. On les comprend. perturber les choses. Et donc, euh, Avde a rejoué Vous avez rejoué vous avez refait des concerts depuis euh, que la vie reprend un petit peu ah, Pas du tout, du tout, du tout. Donc là, c'est presque le baptême du feu de la reprise. C'est la reprise, mais en fait, on joue la veille euh, à Tours. ouais Donc voilà, on va faire tous les pas à Tours et on sera bien prêt pour le samedi. Et donc, vous avez un nouveau jeune bassiste qui débute, un petit jeune, c'est ça On a un nouveau jeune bassiste, oui. Il s'appelle Mathieu malo <rire> qui est connu aussi dans mon quartier. Oui. Dans, euh... dans le mien aussi. Ouais. <rire> ouais, qui a intégré le groupe, du coup, maintenant, il y a, il y a deux ans. Ouais. Je pense qu'on a fait un concert avec lui, euh, un concert euh, filmé. J'y étais. Et finalement, les images ne sont jamais passées. <rire> donc on avait, voilà. La greffe a bien pris. La greffe a bien pris, oui. oui euh, pour l'instant, on n'a trouvé personne d'autre, donc on garde. <rire> bon, donc là, vous clôturez la soirée, c'est ça C'est vous qui terminez, dans l'ordre, je ne dis pas de bêtises, c'est Rivka première, Exactement. 19h30, ensuite Strawberries, et vous, euh, jusqu'au bout de la nuit. Quoi. Euh, nous, enfin, pour faire partir les gens, on est plutôt, plutôt bon. Encore <rire> dernier. <Pour quand même, rire> et puis, euh, ce soir avec nous aussi, okay. je te laisse te présenter. Eh ben bonsoir, moi c'est Agathe, je fais partie d'hélium 4, du coup, qui est une structure de promotion d'artistes à Orléans et de, et de spectacles. Et du coup, on est partenaire de l'édition de, de cette année de Fleuve. Et du coup, je travaille sur toute la com du festival, communication, réseaux sociaux, et puis au niveau plus national, au niveau des relations presse. Voilà. Donc je suppose que toi, à titre personnel, cette reprise de vie culturelle et de concert, ça doit être... C'est ah plaisant quand même. C'est la folie, oui. Ouais, bon, alors on en reparle ce soir de, de ce festival. Bah justement, parce qu'on parlait de Havs que euh, j'ai choisi un titre. Euh, Ultra Radio Transponder, ça te va Ça ne dit rien. <rire> bah tu vas voir, pas mal. Bon, moi j'aime bien. Euh, donc euh, voilà, donc euh, ce concert, donc... Euh, alors on n'a pas donné le prix quand même, ça coûte 7 euros, je crois 7 euros l'entrée, tout à fait. Voilà. Pour il groupes, bon bien. Et... Ouais, C'est très très bien euh, Il y aura euh, une place à gagner Voire une, deux fois une place à gagner ce soir euh, Voilà euh, Selon le nombre d'appels et les places gagnées Peut-être que je relancerai un petit peu sur les réseaux sociaux de l'émission Enfin on en reparlera Pour l'instant, abzo Moscovic s'est tiré de cet album Que j'ai dans la main, merci beaucoup pour ce beau cadeau Ce beau vinyle, euh, il n'y avait pas le jeune bassiste dessus C'était l'ancien bassiste Il n'était pas jeune en fait Ah oui, personne des jeunes j'ai en fait. Non, on a arrêté les jeunes. Ouais, c'est bien ça m'arrange. Euh, voici donc Abzo Moskovic avec Ultra Radio Transponder. Donc c'était Aves the Moscovici qui joueront 22h30, 22h35. Hein, on est pas... Normalement c'est marqué 22h30. Ce sera ça. ça sera ça, d'accord. Euh, 22h30, donc ce sera au 108 le 4 septembre dans le cadre du festival Fleuve Festival. Euh, on va rester un peu avec toi. Donc c'est toi qui joues de la guitare hein, sur ce morceau. Bon, entre, entre autres. autres, entre autres bon, vous êtes deux. Euh, comment on a traversé chez Aves de cette période justement Cette période de, de rien au point de vue concert Est-ce que ça a été euh, créatif Est-ce qu'il y a beaucoup d'énergie qui s'est accumulée et ça a donné des morceaux Ou est-ce qu'il y a eu des moments de rien du tout Il y a eu pas mal de rien du tout. Ouais. Pas mal. Et euh, c'est aussi l'occasion de faire des choses qu'on faisait jamais euh, dans la vraie vie. <rire> Donc on s'est consacré peut-être à d'autres choses que la musique, tous. La famille, les enfants, euh, voyager. Notre batteur est parti en voyage. Euh, je sais que Mathieu n'a vraiment rien foutu. <rire> voilà, euh, On a tous euh, fait un peu ce qu'on ne fait jamais, à part Mathieu. Des lessives. <rire> beaucoup, de les... beaucoup de lessives. <rire> Par exemple. Bon, et du coup, là, là cette reprise, il y a de l'envie, j'imagine, mais de l'appréhension aussi. Y a... Vous avez peur d'être rouillé ou au contraire euh... Non, non, non, parce qu'on a répété quand même. On a réussi à répéter quand même. Mais euh, non, non, on n'a pas peur d'être rouillé. Il on... y a de l'envie, beaucoup d'envie. Ça fait longtemps, du coup, qu'on n'a pas joué. Et voilà, ça fait plaisir. Et en tant qu'organisateur du festival, euh, co-organisateur, parce que je pense que tu n'étais pas tout seul, euh, est-ce que c'est pareil, est-ce qu'il y a des moments de découragement euh, J'ai interviewé euh, Mathieu Dufault de l'Astrolabe pendant le confinement, pendant cette euh, voilà, où il disait qu'il y avait des moments où un peu, tout le monde était un peu découragé, mais pas au même moment, ce qui a un peu sauvé tout le monde. Est-ce que de ton côté, il y a eu ça aussi Quand on porte un festival qui n'est pas un projet très simple en soi à monter, euh, est-ce que euh, tu as traversé des périodes de doute intenses de doute non pas de doute parce qu'il y a l'envie d'aller rester effectivement on a été obligé d'annuler 2020 oui et euh, mais on s'est retrouvé pour 2021 avec à peu près la même équipe enfin il y a des gens qui ont bougé mais qui ont continué à participer donc non il y a la même envie la même envie je pense que je pense que c'est une belle aventure qui démarre Fleuve c est, c est, et, et, et j'ai envie de continuer à en faire partie et continuer à le faire grandir euh Sur, sur, parce que je, généralement on est déjà dans l'édition suivante euh, on a toujours un coup d'avance à peu près euh, vers quoi tu auras envie que ça évolue euh, là on a, on a dit 5 villes le fleuve euh, est-ce qu'il y aura probablement des, des changements sur les prochaines éditions plus de villes voilà. plus de villes euh, oui je, plus de villes plus de public <rire> Mais, plus d'émotions plus de, plus de tout euh, c'est c'est Oui, voilà, qu'on qu grandisse, euh, qu'on ait plus d'artistes autour de la table. Je crois que c'est ce serait vraiment très bien. Et qu'on fasse des choses, notamment à Orléans. À Orléans, on est une petite euh, association, on s'en grandit avec le projet. Et oui, qu'on fasse plus de public et qu'on et qu'on sorte peut-être de la musique, puisque le projet de Fleuve, il est aujourd'hui autour de la musique, mais on ne s'interdit pas d'être sur la photographie, sur euh, ouais. différents arts, sur euh, le spectacle au-delà au de la musique. Donc, euh, donc si de l'autre côté du poste, il y a quelqu'un qui se dit « Ah, mais ça me brancherait bien de, de porter euh, un projet à l'intérieur de fleuve, la ou... branche photo, vidéo, je ne sais quoi eh », et bien, vous êtes le bienvenu pour euh, passer un petit coup de fil. Et... Euh, Voilà, ça, le, le développement de Fleuve c'est ça et, et je dirais que le, le, la, la checkbox de Fleuve euh, au, à la fin du spectacle c'est le, le nombre d'interactions qu'on a les uns avec les autres oui. euh, et c'est vraiment ça et c'est ça que permet Fleuve parce que in fine autour de la table on a plusieurs villes on a plein de gens qui interviennent, qui apportent leur vécu leur expérience, leurs envies et euh, C'est un peu ce qu'on vit là autour, de la, autour des micros, euh, autour d'une radio. Donc, euh, c'est même, le même plaisir. Évidemment, on a envie que la, là, la table, elle, elle est contrainte. Mais nous, on peut grandir euh, largement. Donc, c'est bien. D'accord. Euh, le choix du lieu, à Orléans, donc le 108, qui est un lieu habituel de concert, où on en a vu des très beaux, euh, mais loin du fleuve. Alors, c'est vrai que... Alors, loin, loin... Euh, enfin, loin. Euh, en, on n'a pas les pieds dans l'eau, quoi. On n'a pas les pieds dans l'eau. Le 108 c'est quand même un lieu assez iconique à Orléans, ouais. je pense que c'est une grosse chance qu'on ait celui-là à Orléans, c'est un lieu euh, qui est, qui est euh, radioactif de créativité, donc euh, non, moi je suis très heureux qu'on soit au centre, au cœur de ça et, et j'espère qu'on captera un peu de l'énergie euh, du lieu dans les, dans les prestations et que le public le captera aussi dans le... Ben voilà, dans le ressenti de, du moment. Et, et, et ce lieu-là n'est pas assez connu. Je pense qu'on ne on on on reconnaît pas assez le, le, le, le, la particularité d'avoir un lieu comme le 108. Oui. Et ce n'est pas toutes les villes. Et donc, euh, donc venez au 108. Qui est plus de oui. aussi, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, où on trouve de, de tout. Enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui ont des envies. C'est ouais, super. Très heureux d'être là. Et j'espère que Fleuve... Enfin, on verra comment Fleuve évolue, mais ça fait beaucoup de sens pour nous d'être au 108. David, en tant que programmateur, euh, qu que, comment on programme justement un festival comme ça Parce qu'il y a des groupes, il y en a plein, euh, des Tourangeaux, il y en a plein, des Orléans, il y en a plein. Comment, comment s'est fait cette sélection pour cette année Cette année, on a reporter, reproduit la, la programmation qu'on avait pré prévu ouais. l'année dernière. Alors, donc comment on choisit la programmation de l'année dernière <rire> Si en euh, euh, un peu comme ça Non, ben avec d'abord les les les les, euh, entre guillemets les contraintes, en tout cas le cahier des charges qu'on a au départ, c'est-à-dire d'aller chercher des, euh, des artistes d'abord orléanais, locaux, et puis donc le groupe euh, Tourangeau, qu'on parce que normalement il y a une circulation, en théorie ouais, il, doit, ouais. il doit y avoir une circulation des artistes entre les différentes scènes. Et puis, toujours aller chercher euh, un artiste, un groupe qui est euh, peut-être un petit peu plus loin du, du, du fleuve. Et là, pour le coup, ça tombait bien parce que euh, on a pu euh, programmer euh, un Rivka, parce que Rebecca est installée depuis peu dans le, dans le Loiret. Et euh, donc voilà, ça s ça, ça s'est fait comme ça, en fait. C'est vrai que qu'il y, y a de l'offre. Euh, on tenait vraiment cette année à pouvoir au moins reconduire euh, la majorité des, des, des groupes qu'on avait prévus euh, l'année dernière. Donc c'est ce on a réussi à faire ça. Donc, Pour Ravs euh, Moscovic on n'a pas eu le choix. Oui hein, voilà. Oui c'est ça, c'est les costauds le... ben, <rire> vous, prenez, vous prenez au moins cher. Quoi. <rire> <rire> voilà, non mais c'était ça l'idée. Après, oui, il faut que ça nous plaise. Il faut que ça plaise. Euh... On est une petite équipe, donc il faut que ça nous plaise. Euh... Tous et toutes, donc, euh, euh, donc voilà, ouais, euh, c'était un peu ça l'idée, et puis on tenait à faire un, avoir un plateau d'artistes, on va avoir trois, trois formations cette année, ouais. euh, donc voilà, l'objectif, il, il est... en tout cas celui-là est atteint, donc euh, on verra samedi ce que ça va donner, tout ça va donner Bon, donc je le rappelle, c'est le 4 septembre donc au 108 euh, rue de Bourgogne, au 108, c'est l'adresse Voilà, pratique, c'est pratique comme... C'est ça. Euh, 19h30, donc Rivka, qu'on aura peut-être au téléphone tout à l'heure, si je m'en mêle pas les pinceaux pour la passer à l'antenne, 21h Strawberry Seas, euh, on écoutera peut-être un autre morceau tout à l'heure, tu en as amené, euh, David, et puis 22h30 à The Moscovique. Euh, je vous avais demandé aussi à chacun d'apporter un petit morceau qui, qui, qui, qui vous a bien plu cet été, qui vous a aidé à traverser ce, ces deux mois de novembre qu'on a eu euh, cet été. Euh, bah, tiens, je vais commencer, moi, euh, puisque c'est un petit point le chef ici, quand même. The ah. Void, avec un morceau qui s'appelle Galloway, je ne sais pas si vous c'est ça. Voilà, c est, c est... alors on a l'impression d'être retourné euh, à Manchester euh, quoi début des années 90, euh, ils le font vraiment très très bien. Euh, voilà, au bout de deux écoutes, moi je suis devenu complètement accro, je crois que c'est un de mes morceaux de l'année. vous me direz ce que vous en pensez juste après. C'est parti, ça s'appelle The Void avec Galloway. Lady, It's you that drives me crazy Am I going Oui, dans l'instant, avec Galloway, c'était un morceau qui est sorti il y a quelques mois maintenant, mais je ne m'en lasse pas. Ah, c'est euh, bien, ça. C'est très bien. Ouais. Et ça fait un peu faire des excès de vitesse en voiture, mais c'est pas mal. Euh, vous êtes toujours dans The Rocks pour cette émission de reprise de cette 29e saison. On parle ce soir du concert qui aura lieu le 4 septembre au 108, euh, rue de Bourgogne à Orléans. Ce sera le concert du Fleuve Festival, euh, d'à partir de 19h, ouverture des portes et de, de, du bar. Et du bar. Et c'est ça. Et du bar. Euh, c est, c est, et, et du samedi. soleil est-ce qu'il fera à ce moment à ce moment oui, lesouvriront les et, oui, et hop, il y aura lumière divine tombera sur les consommations des premiers arrivé <rire> à 19h c'est prévu comme ça c'est prévu comme ça c'est bien foutu le festival euh, ça permet également de donner une image un petit peu un instantané de, de la musique de chaque ville orléanaise euh, chacun et chacune autour de cette table comment vous la sentez la vie musicale orléanaise euh, en ce moment ça c'est la question piège. Wow. Bien. Oui, moi, je dynamique. pense qu'il y a plein de talents. Dimanche, j'ai vu une chorale qui jouait au parc pasteur. Et puis, euh, avant, j'avais vu euh, j'étais à un autre monde. Euh, donc, il euh, y avait vraiment euh, le, le, le, le festival que fait Défi. Oui. Euh, je pense qu'il y a mais, plein de choses qui ouais. naissent là en ce moment. Et que, bah, justement, là, ce week weekend, il y avait trois festivals en même temps, quand même, dans le département. Ouais. Je pense que c'est énorme pour, ouais. pour, pour le Loiret avec Otempo, la Belle Valette Festival à Montargis, et puis le, à côté de Montargis, et puis, puis défi qui est là depuis un moment. Euh, mmh. C'est concert à Donnerie aussi, ce week-end, avec IETI, etc., il y avait 2 trois groupes. Plus, ouais. Et ouais, puis ouais, samedi voilà, prochain, il y a le... Fleuve au 108, je ne sais pas si on en a parlé. Ouais. <rire> il y a au pop-up ensuite dans ouais. Non, mais semaine, il s'est passé beaucoup de choses, euh, depuis a... euh, début juillet, il s'est passé beaucoup de choses à Orléans. Ouais. oui Donc pour l'instant, on espère que... Tout ça ne va pas être coupé, enfin s'arrêter d'un coup parce qu'il y aurait un nouveau variant. C'est quoi après Delta On ne sait pas. -méga. Qui a fait grec <rire> a fait grec euh, à l'école euh, Epsilon. Epsilon. Epsilon. Euh, donc euh, voilà, non je trouve que pour l'instant, euh, il y a une belle dynamique. Et plus sérieusement, cette, cette, cette épée de Damoclès-là, qu'on qu qu sent un petit peu quand même depuis quelques mois, euh, vous y pensez forcément Alors là, à, à, à quelques jours, je pense que pour vous c'est bon à mon avis, ça passe, mais euh, est-ce que dès qu'on cale, je sais pas, peut-être toi, Jean, aussi, dès qu'on cale une date de concert, dès qu'on essaye de bouquer quelque chose, est-ce que euh, y a, en arrière-pensée, il y a toujours ça, est-ce que ça va tenir, est-ce que ça va le faire Bien euh... sûr. ouais Bien sûr. Il euh, y a une incertitude, là, qui est là depuis deux ans, et une incertitude. Je t'ai coupé, en fait. Je t'appelle pas, Jean. <rire> oui, non, non, non mais peu importe. Euh, il ouais, ouais, y a une incertitude euh, qui fait qu'on savoure peut-être encore mieux quand ça passe, quoi. Oui, Jean, pardon. Oui, c'est sûr. Mais, euh, <rire> nous... <rire> non mais ça m'arrange, je oh, bon, me que pas été d'accord. Non, non <rire> mais du tout. Avant cet épisode compliqué, nous on était en train de se dire qu'on allait se booker une, une tournée en fait. On aimerait bien repartir ouais. en Italie, peut-être les pays de l'Est. Et en fait, aujourd'hui, euh, je pense qu'on on va hésiter avant en reparler. <rire> ouais. Parce que de peur que justement tout tombe à l'eau, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement pour programmer des choses comme ça. et C'est pour tout tomber à l'eau. Ouais. Je pense qu'on va recommencer tout doucement, euh, faire des concerts dans le coin ou peut-être au niveau national avant d'imaginer partir à l'étranger. Ouais. On va mettre un petit peu de temps. Du coup, ce que ce que là tu décris, ça doit être aussi la même chose. C'est des groupes qui n'ont pas la puissance de feu de, de grosses structures euh, au-delà de nos frontières. Donc au niveau... Euh, Toi qui vas jouer en Italie et d'autres italiens qui viennent jouer chez nous, c'est vrai que ça risque de se compliquer un peu dans les mois qui viennent, quoi. Il y a des chances, oui. Au niveau des échanges internationaux, ouais, ça. sur les petites productions, ça risque être plus compliqué. Au niveau du milieu indépendant, en tout cas, ça risque être plus compliqué. C'est déjà le cas. On voit qu'à Opop, il n'y a pas énormément de groupes étrangers. Je crois qu'il doit y avoir deux groupes euh, peut-être un peu plus anglo-saxons. Or d'habitude, dans la programmation, il y en a un petit peu plus. Alors je crois euh... que je crois que les groupes anglo-saxons, si j'ai bien compris, je crois que non seulement il y a cette incertitude-là sur les structures moyenne on va dire mais en plus je crois qu'avec le Brexit je crois que ça, ça, ça, ça coûte ça, plus cher ça coûte plus cher et ça ouais. complique pas mal les choses je crois. Cher. le visa est très cher je crois enfin il y a un truc ouais, comme ça c'est ça donc euh, bon donc, donc, si c'était pas colplay c'est voilà. compliqué le visa le merch tout ce qui est merchandising aussi ouais. où ils sont taxés euh, énormément ce qui n'était pas le cas euh, autant temps de et toi Agathe du coup puisque es chargée de com sur, sur cet événement comment est-ce que tu présentes les choses voilà je ne, je ne connais pas le festival je, je ne sais pas qui sont ces messieurs et euh, comment, comment, tu, comment tu vends c'est pas beau bon comme mot mais comment est-ce que tu donnes envie de venir, euh, est-ce que tu sens qu'il y a un appétit déjà chez, euh, quand tu t'adresses aux, aux médias ou autres euh, oui il y a quand même un bon intérêt pour le, pour le festival au niveau des médias euh, enfin, il, est, il a été bien relayé là euh dans les médias d'Orléans notamment donc ça c'est super d'être suivi comme ça et de, enfin, de voir que tout le monde tout le monde répond Euh, bah, ça crée un engouement, je pense que par rapport au Covid, en fait, on évite d'en parler parce que ouais. c'est un peu triste. Voilà, c'est ça. Et donc, euh, du coup, on, on, bah, on a des choses à dire forcément euh, au niveau du passe sanitaire, toutes ces choses-là. Enfin, on est obligé de l'évoquer, quoi. Oui, donc on ne l'a pas évoqué ce soir, mais euh, voilà, c'est ça, c'est passe sanitaire. Euh, ouais. voilà. On a un événement de plus de 50 personnes. Donc... Euh c'est pas sanitaire obligatoire ouais. voilà. c'est triste mais, mais ça, voilà ça, Donc, on euh... ne dit. Voilà. dit pas non plus qu'on est incorruptible hein. <rire> ça on le sait ouais. et oui non, il y a un bon intérêt parce que en plus le concept euh, est, euh, est vachement parlant sur la sur, sur le, sur, le oui. sur, sur, tout, bah, sur tout côté fleuve en fait euh, au niveau euh, Bah, de, de, que ça rassemble toutes les villes, c'est ce côté itinérant en fait, du festival. Donc euh, ça, ça oui, c'est chouette. Bon. Euh, puisque tu as la parole, Agathe, je vous avais demandé de venir avec un petit morceau qui, oui. euh, qui euh, reflète votre été pourri. Oui. Euh, et donc, tu as choisi quoi, donc Eh j'ai choisi un peu de presque auto-promotion parce que du coup, j'ai pris le morceau d'un groupe avec qui je travaille qui s'appelle Roraima oui. et donc qui, va sort, qui a sorti son EP en, au mois d'avril et qui du coup sort un dernier clip, enfin, un dernier extrait de ce de, de cette EP euh, qui s'appelle Cold Spear, qui est la chante qu'ils ont joué avec le groupe... Euh, Grande, qui vient de Tours. Oui, cours. excellent. Voilà. Voilà. Ah, c'est téléphone sonne dans cette radio, je ne sais pas pourquoi. <rire> on m'a changé des trucs. Euh, D'accord, donc euh, bah, on, va, on va juger maintenant euh, avec le morceau, mais tu nous décrirais leur musique comment Alors, euh, Roraima, c'est un, un groupe de tripop instrumental c'est un duo de batterie acoustique et de, de machine. D'accord. Et, euh, bah, et grande donc euh, que tu connais visiblement ouais. est un duo aussi de folk au euh, violon, chant violon. Très beau chant. Très beau chant, très beau, très doux et euh, ce morceau est super euh, super doux et, et il est bien. Conspire. Et bien c'est magnifique. Un choix d'Agathe ce soir dans The Rocks, et eh ben c'était très beau, ben bon merci. choix, très bien, donc tu as eu un, un été assez zen. Merci oui. pour la découverte. <rire> plus <vieux>. ouais, ouais. <rire> très beau bon, pluvieux, oui c'est ça, <rire> un joli morceau autonome. Euh, vous êtes toujours dans The Rocks donc, 19h49, et nous allons peut-être essayer d'avoir Rivka au téléphone, alors attention à toi, est-ce que tu es là Es-tu là M'entends-tu Ça ne marche pas, on réessaye. <rire> Rivka, je t'ai perdu. Es-tu là non elle n'est pas là donc nous allons retenter un petit peu plus tard euh, voilà je vous l'ai dit téléphone voilà c'est un petit peu compliqué on va essayer de, de rejoindre Rivka juste après euh, Rivka donc qui va ouvrir euh, qui va ouvrir donc le concert le 4 septembre à 19h30 euh, avec son magnifique album qui, qui vient de sortir alors je vous renvoie sur onzorox.net le site de, de, de l'émission où vous avez dans l'onglet émission spéciale une interview en long à large et en travers de Rivka euh, où on a appris beaucoup de choses choses. David aussi. Dit, dit, j'ai appris des trucs. <rire> euh, on va continuer donc avec vos morceaux que vous nous avez apportés. Euh, et puis après, je vais essayer de retrouver Rilka. Normalement, j'ai fait toutes les manips qu'il fallait. Mais ça n'a pas marché. Nous allons essayer. Qui est-ce qui veut proposer son morceau Le morceau de son été Personne David ah, Jean n'a pas apporté, je crois. Ah bon Non, peut-être peut il peut chanter ah. un truc. <rire> oui, c'est ce, ce qu'il a prévu. Oui. <rire> Bon. Non mais moi je, je, Alors, je, je, peux, je peux proposer Florent Marché Alors pourquoi, pourquoi donc Alors Florent Marché parce que, parce que Florent Marché parce que je trouve que c'est vraiment un grand de la chanson Donc il, on est dans le champ de la chanson euh, c est, c est, Chanson française c'est un grand de la chanson C'est un compositeur et un auteur euh, je trouve qu'il devrait être beaucoup plus connu que ça ouais. Qu il est un, un, peu, mais il est un voilà. peu, mais il reste très confidentiel quand même, et alors que je trouve qu'il a un talent fou, vraiment, euh, et aujourd'hui, là, il sort un bouquin, donc euh, j'ai pas lu son bouquin, mais, euh, mais vraiment, euh, vraiment très, alors c'est un morceau assez ancien, et puis il est régional, puisqu'il vient de Bourges, ou du coin, de, ça, dans ouais. ce coin-là. région centre. Ah, donc, euh, donc, je suis très fier d'habiter la même région que, que, que lui. Et euh, non, vraiment, c'est moi, c'est une écriture que j'aime. c'est Je ne sais pas dire, euh, il faut l'écouter, il faut le découvrir, vraiment, il faut le Précipitez-vous pour l'entendre. Bon, ça marche. Euh, comme comme grand de la chanson française, il y a Dominique A qui a donné un petit coup de pouce au Fleuve Festival, c'est ça il a... Alors oui, on a Dominique A qui effectivement, euh, avec son association euh, des liens, euh, s'est rapproché du festival, ou plutôt on l'a approché je crois que ça s'est plutôt passé dans ouais, ce sens-là. Ouais. Et euh, effectivement, dans cette notion de lien, justement, de mettre en relation les artistes, les villes, Euh, les bénévoles autour de ce projet-là et ça faisait du sens par rapport à sa démarche euh, Dominique A qui est d'ouvrir les lieux de culture aux personnes qui ont moins de revenus aux personnes qui ne peuvent pas se payer les accès aux concerts euh, on, euh, voilà, on, on s'est rapproché de Dominique A et de son association pour ça qui ne joue, joue pas lui au, au fleuve festival tout, tout à fait, il est un par un Et, euh, et, et je repense à ce que je disais avant et je me dis, ah oui, Florent marchait comme parrain de Fleur Festival serait chouette aussi ça, ça aurait été pas mal ouais, euh, si, si Florent tu écoutes euh, cette émission <rire> c'est un appel Et le but du festival c'est aussi de mettre en avant des groupes un, un peu moins connus que Dominica, euh, est-ce qu'à un moment il y a la tentation quand même de mettre une tête d'affiche par ville ou est-ce que c'est vraiment un peu à l'instar de pop-up au départ, c'est-à-dire de, de, de, de mettre en lumière des groupes qui ont un peu moins de lumière justement, est-ce que c'est ça vraiment le credo pour l'instant On est, oui, sur des artistes en développement, euh, même si avec euh, Have on Moscovic, on a, on a, oui. euh, on a des, des, un pilier de la, de la qui, chanson locale. Qui sont attendus en Italie locale. depuis deux ans. Il y a des manifestations italiennes. Ah, mais oui, oui. Non, mais ils il, il, il, il, il nous envient terriblement. Et... Euh, Oui, effectivement. Et parce que justement, on fait voyager les artistes et les artistes avec un, un certain niveau de développement peuvent se permettre de faire des tournées. De... Les artistes plus confidentiels, plus locaux, euh, sont euh, eux souvent restreints dans les possibilités, les offres qui leur sont faites pour, euh, pour se produire. Donc là, c'est l'occasion d'aller jouer jusqu'à Nantes aujourd'hui et peut-être demain jusqu'à Saint-Nazaire puisque c'est une des villes à qui on fait de l'œil aujourd'hui pour que le festival se prolonge jusqu'à Saint-Nazaire. culturel très dense à Saint-Nazaire aussi. Jean, justement, dans le concert de qui va venir le 4, au 108, il y a trois groupes, trois artistes, et trois artistes très différents. Est-ce que quand on est un groupe et qu'on joue comme ça avec Rivka, qu'on va entendre au moins sur disque tout à l'heure, mais j'espère en voix également Euh, qui est vraiment très très loin de ce que vous faites Est-ce que euh, justement c'est un plaisir ça c Ces scènes où, où les groupes Ne se ressemblent pas pour toi euh, comment, comment tu abordes ça euh... Moi j'adore J'adore ça a tendance à lasser les gens Quand c'est tout le temps euh, le même style En tout cas c'est ce que je pense Donc euh, c'est bien au contraire d'avoir des styles différents Ça varie euh, la soirée Et il euh, faut arrêter de penser que les gens sont fermés Je pense que euh, la plupart des gens écoutent beaucoup de styles différents et apprécient beaucoup de styles différents encore plus en concert et, euh, et on aime bien être surpris ah, c'est exactement ce, ce que je défends dans l'émission depuis 29 ans hein, de... merci voilà. David pour cette belle programmation oui merci David bon You're welcome. <rire> et, euh, et voilà toi, toi en tant que, que musicien artiste quoi, tu, es, tu es nourri par plein d'influences différentes Je suppose Pas du tout. Pas, pas que, non <rire> je crois un très mauvais exemple. Ouais. <rire> euh, monomaniaque. La plupart le sont. Ouais. Moi, ouais. je suis un peu monomaniaque au style de musique. Alors, monomaniaque, quoi Tes albums, ils désertent, tes groupes, ils désertent. Est-ce qu'ils ressemblent est qu ressemble à Abs de Moscovic ou pas euh, J'aimerais bien. Il <rire> euh, y, y en a qui ressemblent un peu, il y en a qui ressemblent moins, mais euh, oui, j'écoute toujours le même style. Il enfin, assez... y, y a tellement de choses en fait. Euh, c'est compliqué de se tout suivre donc euh, je suis euh, ce qui m'intéresse le plus à tort ou à tort sur de temps alors il faut que... que tu donnes un nom là, que... que tu nom. alors peut-être le groupe qui, qui t'a donné envie de prendre une guitare et ouais. que tu écoutes encore Jean-Jacques Goldman oh, j non j'écoute plus hein confie, oui. j Mais c'est ça mais c'est ça, ça, ça qui t'a donné envie de prendre ouais, la guitare ouais. à 12 ans euh, ouais. ouais, c'est ce qui m'a donné envie de prendre une guitare D'accord donc est assez éloigné d'Avenged the ou bon dans le style c'est pas <rire> c'est parti ça s'appelle Florent Marché le terrain de sport euh, voilà donc c'est ton choix tout le monde est d'accord avec ce choix parce que si quelqu'un vraiment refuse j'ai pas encore envoyé ça va pour tout le monde ça va pour toi, c'est parti on n'était pas malin sans te prendre la main on t'emmenait Près du terrain de sport caché On découvrait ton corps Et très souvent On perdait pas le Nord Les yeux fermés Et même C'était le choix d'Olivier avec euh, Florent Marchais à l'instant dans The Rox et euh, je suis toujours en compagnie donc d'Olivier euh, qui est on peut dire comment le le chef, le président, le monsieur le président. Oui, votre seigneurie. Ça ira bien, responsable Votre hein, seigneurie, bien. ça c'est pas mal. Euh, David donc euh, programmateur. Jean, guitariste euh, de Have the Moscovy et euh, leader du groupe, parce que les autres sont pas là, on peut dire que tu es leader. Non, non. <rire> pas, il y Il y a un petit temps d'hésitation. Oui, quand, un même. Un quand même. même, il hésite à faire un putsch. Et Agathe, donc chargée de communication, qui du fleuve festival, entre autres. Et puis peut-être, peut-être, euh, Rivka au téléphone, allô Rivka Oui. Oh, Allo. Oui, une hola, un triomphe. Voilà. Oui. Et, voilà, ça y est. Mais tu es loin, faut dire. Hein. Le Gatinez, c'est très loin. Euh, écoute, j'ai un fleuve aussi d'ailleurs oui. mais il est, il est loin c'est vrai bon et eh bien nous aurons l'honneur et la joie de te voir ouvrir le fleuve festival donc le 4 septembre au 108 rue de Bourgogne il y aura une place à gagner tout à l'heure dans The Rocks euh, à 19h30 toi tu as déjà fait un petit peu des concerts là tu as joué mercredi dernier alors j'ai joué oui euh, dans la rue hein, euh, voilà ça compte un peu... ça vaut c'était sur le pavé de Stalingrad et euh, je ne savais pas qu'il fallait envoyer une chanson là, de l'été mais moi, moi ma chanson de l'été c'est une femme euh, qui s'appelle Madeleine Rifo oui. <rire> parce que j'y ai passé l'été et, euh, et, et, et je pense surtout à ces deux chansons qu'elle a écrites elle dans Ah je, mienne, sais, elle a, je ne savais pas a, du tout Si, si, elle a écrit beaucoup de poèmes et de chansons, ah, je que poèmes, notamment avec Jean Vienner, Jean Vienner, qui était un compositeur, et donc enfin, j'ai eu la chance d'avoir le temps de remettre en musique deux de ses chansons ah. que j'ai chantées à la mairie du 19 e et que je vais lui, mettre, euh, je vais lui enregistrer, euh, je vais fixer ça euh, en septembre dès que j'ai le temps. D'accord. Et est, est que... on va dire que c'est mes chansons de l'été. Voilà, oui, mes, mes chansons de Madeleine. Et ça, c'était chanson de Madeleine. Ah, et, voilà. et donc, euh, tu as chanté le morceau Madeleine Riffot ou pas Tu as chanté Oui, plus... je chanté, ah, oui. j'avais refait en version voix sans piano. Et du coup, je pense que... Euh, parce que moi, bon, j'avais pas emmené un piano à Place Stalingrad. Hein, faisait... et, euh, et en fait, j'ai bien envie de lui faire une version française parce qu'elle parle beaucoup de langue euh, Madeleine. Mais... Oui. Pas l'anglais, donc... <rire> en vietnamien, parce, euh, elle parle le vietnamien, il faut elle que tu le fasses en vietnamien. Elle parle et, oui. et l'arabe, la, oui, en fait, parce que dans toutes ses missions en Algérie, au Vietnam, en Indochine, elle parle très très bien toutes ces langues, mais euh, pas l'anglais finalement, donc, donc je lui avais déjà traduit le texte, mais je me dis, tiens, pourquoi pas faire une version française juste pour elle et éventuellement, voilà. Bon je vous renvoie pour pour clore le, pour clore le dossier Madeleine Riffaud, je vous renvoie aux émissions de France Culture euh, qui ont il y a une dizaine d'émissions qui ont été diffus, qui ont été diffusées en 1993, qui sont rediffusées, là vous pouvez les retrouver, qui sont euh, à tomber par terre, quoi, voilà. très très grande dame. Ouais. Mais, alors, mais bon, hein, on n'est pas là pour parler de Madeleine Rifo, on est là pour oh, parler non, pardon, oui. Mais c'est vrai mais ça fait du bien quand même euh, du fleuve Festival euh, Donc euh, voilà comment est ce que tu abordes cette date là? Ben écoute, j'ai bien répété aujourd'hui. Il euh, faut que je re-répète demain hein, quand même. Parce que j'ai pas joué de piano depuis un mois parce que j'étais partie euh, dans pendant l'été, quoi. Donc euh, là, c'est vrai que ça fait pas du mal de répéter. J'ai pas non plus fait de concert piano-voix depuis longtemps. Ça ouais. très très longtemps que je fais des concerts avec Ronan, euh, donc le, le guitariste qui est sur l'album duet euh, avec moi. Donc euh, c'est vrai qu'entre les versions vocales et les versions guitare-voix, euh, ça fait longtemps que j'ai passé le piano. Là, t'es toute seule, euh, es toute seule là, sur ce Non, date. là j'aurais deux choristes et un chorobatiste. C'est quand même plus sympa que toute seule. Mais euh, quand même, faut que je me remette tout ça dans les doigts. Hein, euh... <rire> Donc euh, je travaille en ce moment. Bon, si tu as mais besoin... Je suis en pyjama, je, je, Mais on peut de travailler en pyjama. on peut travailler en pyjama parce que je suis pas une le de m'habiller avec cette répète. Mais, mais, le bébé, mais, ça. mais oui, mais même nous, là, sur 5, il y en a 2 qui sont en pyjama. Je ne dirai pas qui, mais comme c'est de la radio, ah bah, personne voilà. ne le sait. Voilà, bien, euh, bon, bon. Si, si tu as besoin d'un guitariste, il y a Jean de Havs Moscovich qui est là, si, si, si tu veux l'engager, qui sera bah, là aussi. Il va rage quand même là, il faudrait avoir le temps de... C'est chaud quand même. Puis, je suis vraiment un cris. <rire> c'est vraiment une quiche je ne sais pas entendu, mais... ça <rire> va, ça va, ça va. Bon, donc, euh, donc voilà est-ce on va avoir que, euh, principalement le dernier album que, que, que j'ai pas mal détaillé dans The Rocks, euh, et dont j'ai dit tout le bien euh, à cette antenne est-ce qu'on va avoir essentiellement des morceaux de cet album ou il y aura un peu de tout Ben non parce que comme en fait c'est un album que j'ai coécrit avec Ronan, il oui. y a cinq titres que j'ai écrits au piano et cinq titres qu'on a écrits guitare voix et comme je ne sais pas du tout jouer de guitare, il y a cinq morceaux que je vais pas jouer parce que j'ai pas du tout eu le temps de fabriquer des versions différentes euh, vocales ou piano. Donc euh, en plus là j'emmène pas de pédale de boucle pour ma voix, donc c'est vraiment du piano voix. Et euh, du coup, je vais jouer 4-5 titres de duette et je vais faire pas mal de, de, de reprises, en fait, et 2-3 anciennes chansons, quoi. D'accord. Une, donc... une, une douzaine de titres que je vais faire, en gros, et si, en gros, il y a 6 reprises et 6, 6 ou 7 titres originaux, mais voilà, ça sera différent. Donc, tu es, que ég tu es également une quiche à la guitare, donc Ah mais je suis, je suis, je suis même euh, une quiche lorraine, quoi. C'est euh, pire que la quiche, quoi. C'est la crus, la, la, la, la, la cruche, on s'en fout. D'accord. Bon, alors David, la... il va falloir qu'on reparle de la programmation. <rire> ou, du, ou, du, ouais. ou, ou du nom du festival. Le quiche festival, parce que là, il y en a quand même deux. Ah ouais, le quiche festival. Il y en a quand même deux. C'est pas mal. On, a, on avait trouvé au départ des noms bien, bien... <rire> Flamène-Couche Flevenquish. Flevenquish. Voilà, c'est signé. Oui. Est-ce -ce, est qu'on peut faire intervenir un vrai musicien est <rire> Bon, est-ce que tu aurais un message à passer euh, soit aux auditeurs, soit à quelqu'un au autour de cette table Un message, euh, je sais pas, euh, je suis bien contente de vous retrouver le 4 septembre. Oui, et nous aussi. Oh, mais nous également. Également. Est-ce que tu vas emporter ta petite choriste ou, ou pas Ma fillette Bah oui. Bah, je vais la mettre chez ma sœur parce que franchement, <rire> deux ans, c'est un peu compliqué comme âge pour euh, te Déjà, elle a été sympa. Hein. Ouais, là, elle est très sage. Oui. Elle, a, elle, a, elle a vraiment bourlingué tout l'été, elle, elle a été au concert dans la rue à Stalingrad, elle a, enfin, vraiment elle a été géniale, je pense que toute la soirée à Orléans ça va être un peu, moi je vais pas être tranquille quoi, je vais, oui. je vais devoir organiser mon, ma soirée autour d'elle et ça c'est pas pratique quand tu fais un petit concert, donc non elle va rester chez ma soeur. Bon. Eh bien, je voilà. te donne rendez-vous donc le 4 septembre et euh, on va vous retrouver toutes les deux, toi et ta choriste, là maintenant, euh, dans les studios dans The Rox, puisque ça va être le morceau Growing tiré de ton dernier album. Ah super. Et on vous entend bien, bien tous les deux. Ouais, c'est super. Merci bon. beaucoup. à bientôt, donc bientôt c'est le à 4 bien. septembre à 19h30 au 108. Quelque Merci. chose à dire à, à Rebecca, quelqu'un Non Eh bien, euh, au plaisir de te rencontrer le 4 septembre, euh, au 108. Mais tout à fait, mais avec plaisir. Ah, parce que tu ne connais pas Ritka, tu ne l'as euh, jamais non. vu jouer. je ne l'ai jamais vu jouer, donc je te découvrirai sur scène, en, en chair et en os, et sur scène. Et ouais. Et en, et en pyjama Très bien Mais alors, je, Non je vais m'habiller quand même euh, ah, me... Bravo euh, <rire> Allez c'est parti donc Rivka euh, avec Growing Et puis juste après on revient pour parler un petit peu Avec euh, mes invités, il y aura une place à gagner Sur le prochain morceau, pas celui-là Parce que Rivka est au téléphone, c'est déjà assez compliqué comme ça C'est parti, Growing tiré de son dernier album Qui est très très bien et je vous reçois ouais. à l'émission spéciale Ah, la choriste on l'entend, c'est parti C'était Rivka donc et enko euh, donc sur ce morceau je vous conseille vraiment son dernier album qui est une petite merveille c'est pas david qui va me contredire sur euh, ce... voilà. absolument voilà donc vous la retrouverez euh, au fleuve festival c'est de ça qu'on parle ce soir dans The rock sur cette reprise euh, le 4 septembre donc au 108 rue de Bourgogne euh, est-ce qu'il y a des villes où c'est un petit peu plus facile ou compliqué d'organiser ce genre de festival ou est-ce que tout le monde est de bonne composition? Alors là, il faudrait que je fasse un tour de table avec les autres organisateurs. Non, je pense qu'il y a des dimensions différentes. Nantes, euh, on est sur une dimension euh, en, en public qui est différente, donc c'est plus complexe. Mais euh, on a des organisateurs qui sont chevronnés et ils s'en sortent. Euh, non, non, je ne pense pas que ce soit... Enfin, je me tourne vers les autres personnes autour de la table qui font mine de ne pas être concernés par la question. Mais <rire> euh, je, je, non, il ne me semble pas que ce soit plus compliqué euh, ailleurs. Bon. Eh bien, on, on, on va profiter de donc, ce concert le 4 septembre. Euh, moi, je serai vraiment... Je... 13 € de diètre en tout cas j'y serai. Euh, on va faire gagner une place au 02 38 43 48 00. Je vais répéter ce numéro de téléphone 02 38 43 48 00. Euh, si vous arrivez donc à ce numéro, euh, je vous offre de la part d'Olivier hein, c'est pas moi qui qui la sort de ma poche. Une place donc pour ce, ce concert de, du 4 septembre. Euh ben voilà, c'est le premier ou la première qui arrive dès que le morceau va commencer, vous pourrez appeler euh, David, c'est ton morceau, c'est ton morceau de l'été maintenant. Qu'est-ce que c'est Oui, alors c'est pas un morceau euh sorti cette année et c'est un morceau que j'ai redécouvert là, à la fait. fin du mois d'août qui est extrait d'un album de Thousand qui s'appelle Le Tunnel Végétal, c'est ouais. sorti euh, il y a 2-3 ans chez Talitre label Bordelais, très bon, très bon, label. Très bon label et c'est la deuxième plage euh, de l'album euh, et sur ce, sur ce morceau chante euh, Emma breton qui est Blumie, qu'on verra euh, euh, qu'on verra au pop-up cette année Alors sûrement une interview dans The Rocks de Bloomy parce que j'ai bien j'ai bien flashé sur, euh, sur son EP là et en particulier le morceau Bloomy The Darkness qui pour moi est un petit chef d'oeuvre donc il sera au pop-up très belle programmation à au pop-up euh, à signaler que dans 15 jours il y aura Mathieu Dufault ici même euh, et Marion probablement de l'Astrolab et nous allons euh, converser autour de la programmation de pop-up euh, la semaine prochaine ce sera euh, Christophe Arondo pour euh, la Rocksette la Compile Rocksette et puis dans 4 semaines il y aura l'interview de Sarah McCoy euh, suite au concert qu'elle a donné au mois de juillet euh, voilà belle programmation pop pop très belle programmation ouais je voulais juste préciser que cette jeune femme ça fait dix ans qu'on qu qu la voit un peu sur la scène française mais c'est la première c'est son son vp le premier en fait elle a beaucoup collaboré elle a fait beaucoup de coeur beaucoup de, ouais, de, de de elle a beaucoup joué euh, et je dis bien joué parce que elle joue de la flûte aussi pas mal avec Ori notamment Oui. Euh, donc elle a participé à plein de projets mais là c'est son EP c'est le premier vraiment enregistrement qu'elle propose et là sur le disque euh, elle chante en français sur ce morceau là en duo avec euh, euh, monsieur Milosevic, j'ai un trou sur son prénom garçon ça, je ne peux plus... euh, je euh, par mais l'album est regarde, super al... cet album là est super et le, le dernier qui est sorti, les dernières est aussi super, donc euh, voilà, il faut y aller Bon, et bien c'est parti euh, voilà Et donc euh, Blumi vraiment à suivre euh, Parce que pour l'instant qu'un y a EP C'est mmh. ça je dis pas de bêtises on attend la suite avec beaucoup beaucoup d'impatience C'est le choix de David 02 38 43 48 00 02 38 43 48 00 Vous pouvez commencer à appeler maintenant si vous voulez gagner une place Dans ton bras Ton ombre se J'ai vu par les Là-bas que vois-tu venir dans l'ombre Aujourd'hui ton corps de Souviens-toi du jour où le rêve est mort, moi Piégé dans la en vie j'aurais encore J'ai lu l'avenir du monde dans ton regard Je jure sur la tête au Robert Bénard Un jour c'est levé, t'as jamais rappelé Je me demande encore ce que Jésus aurait fait Peut-être que tu savais très bien où t'allais Toi l'engin et l'aveugle ses pieds T'inquiète pas pour moi, je t'ai vu en rêve J'ai eu tout ce que j'ai voulu, tout ce qui aurait pu être Aujourd'hui comme hier, une vie passée à perdre Souviens-toi Mifiaque, tous les disques sont de la merde Passer ma vie à entrer dans un rêve Mais toi en fond tout ce que tu verras est vrai Toutes les nuit je revis le commencement Mais aujourd'hui avec toi j'y sur vraiment Montre moi ceux qui se cache derrière les pétales Conduis-moi dans le tunnel végétal T'allis là dans les yeux crevés tu nazire Piagé à jamais l'image de ton sourire En lui autant la vue tu le vois Qui faut partager le rêve et toi J'ai dans la vie, j'en rêve J'ai vu venir du monde dans tout mon regard Je suis sur la tête de C'était le choix de David dans The Rock ce soir. Très différent de... Voilà, la Blumie, on ne la reconnaît, on reconnaît pas trop son style-là. Très différent. Non, bah, non, non mais on la reconnaît bien quand même. On, quand la on la connaît bien quand même. Quand on la connaît un peu, on connaît bien sa voix. D'accord. Euh, bravo à Elisa, donc, qui a remporté une place pour le Fleuve Festival. Donc, euh, le 4 septembre, au 108, rue de Bourgogne. Euh, L'émission ne va pas tarder à se terminer. Il reste 10 minutes. Euh, sur les... Sur les, les, les différentes composantes que pourrait avoir le fleuve Festival à l'avenir, donc tu as dit photographie, musique évidemment, euh, ça pourrait accueillir quel genre d'autres C'est, je dirais, en fonction des gens qui vont venir porter les projets. C'est un, un projet qui est ouvert, qu'on va construire avec, avec les personnes qui voudront saisir cette opportunité, encore une fois, d'avoir des échanges avec des acteurs dans le, la même esthétique dans, enfin pas la même esthétique mais le, le même art oui. avec d'autres villes et de faire voyager les troupes les, les artistes euh, moi personnellement c'est vrai que euh, la photographie ça me plairait beaucoup mm. euh, donc si quelqu'un écoute et veut faire de la photographie dans fleuve euh, vous êtes le bienvenu ou la bienvenue euh, mais sinon, euh, sinon c'est ouvert un, on Je, messieurs, messieurs, dames, qu'en pensez-vous Non, mais c'est vrai que d'associer la musique et l'image, ça serait vraiment... Euh, euh, ouais, ça serait très chouette, quoi, de pouvoir arriver à faire les deux. Voilà, que ce soit de l'image qui bouge ou pas, hein. Mmh. Ouais. Et puis, puis d'avoir... Moi, moi j'avais l'idée, ça pourrait être sympa de prendre des photos des gens, puisque le, le fleuve, c'est l'art d'aujourd'hui... C'est n'est pas un festival qui est tourné vers l'histoire du fleuve. Et non, c'est la vie contemporaine des villes autour du fleuve. De prendre en photo des portraits de gens et les faire circuler d'une ville à l'autre que les, les gens voient se, se voient, se rencontrent <coughs> visuellement, ça pourrait être un beau projet. Bon, euh, on va passer maintenant un morceau de Strawberry seeds qu'on s'est passé en, en début d'émission. Donc, ils ne sont pas là ce soir. C'est les seuls qu'on n'aura pas entendu des trois artistes puisque à Have the Moscovique, Jean est là. Il, il va encore dire des trucs, je sens. Je sens qu'il va encore dire des trucs. <rire> euh, voilà, arrive quand on l'a eu au téléphone. Euh, et j'ai eu un petit message, là, sur mon téléphone, par mail euh, de Strawberry Seas. Donc, euh, voilà, ils sont un petit peu là, mais juste dans, sur ma boîte mail. Euh, on va se passer un, un morceau de l'album. Euh, Qu'est-ce que tu pourras en dire de, de, de ça, euh, David, de ce groupe Pourquoi est-ce que tu l'as aimé, puisque tu l'as programmé, programmé Déjà, l'album est vraiment euh très très, très oui, chouette très très bien oui. voilà, je, je euh, confirme l'influence anglo saxon il joue très très bien et paraît-il que sur scène c'est très très bien aussi l'album est sorti sur un, un jeune label qui s'appelle December Square sur lequel il y a quelques figures aussi mais voilà donc je suis très impatient de les voir samedi pour voir un peu ce que, ce que donne ce quintet donc euh, on va voir ce que ça, ce que ça donne s'il si, si restitue euh, euh, la même énergie qu'il y a sur l'album Si vous aimez les chansons, les bonnes chansons pop, rock, avec des influences euh, euh, anglaises, euh, allez-y. Oui, ça vaut vraiment le coup. Ouais. Je pas vu sur scène, mais l'album vaut vraiment le coup. Euh, en ce qui vous concerne, euh, à The Moscovic, vous serez euh, formation complète C'est-à-dire euh, tout le monde Violon, euh, guitare Oui, voilà. ouais, tout le monde. Même Mathieu, s'il si, si décide à refaire quelque chose, qu il ne dit qu'il n'a rien foutu de l'été. A... Même Mathieu, ouais, mais on, on l'aime bien <rire> quand il ne faut rien. <rire> C'est vrai qu'il le fait bien. Ah, mais c'est ce qui fait mieux. <rire> Mathieu, Mathieu tu m'écoutes, bonsoir. Euh, Teenage Freak, donc, c'est un morceau de Strawberry Seas, c'est maintenant, et ce sera le 4 septembre, au centre mètres de Bourgogne. C'était les excellences Strawberry Seas donc qui joueront à 21h euh, le 4 septembre lors du Fleuve Festival au 108 rue de Bourgogne euh, Avant il y aura Rivka à 19h30 et puis ensuite the Moscovic à 22h30 euh, voilà L'émission va se terminer euh, avant de lancer un morceau des Sokoi Fever tirés de leur dernier EP qui seront en concert la veille à la Sardine pour leurs 20 ans mais ça on en reparlera beaucoup dans, dans, dans The euh, Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter euh, qu'on aurait oublié de dire dites-moi Venez. <rire> il voilà, y a de la bière, du soleil, de la bonne musique, de la quiche au 108 et des, des... La quiche, ouais. Mais bah, on, en on pourrait, oui. <rire> et voilà, ce sera il faut, il faut profiter. Voilà, faut profiter de la vie, faut venir au 108 samedi prochain. Des gens sympa, donc ça va être sympa. C'est un bon moyen de démarrer de la rentrée sur le sur le bon pied, oui, du, bon bon pied. Oui, du bon pied. Oui, exact, du bon pied, on dit ce qu'on veut. Jean Je suis entièrement d'accord je ne suis pas sûr que le fait qu'il termine euh, le message ce soit le meilleur <rire> vous êtes super bon bah merci à toutes et toutes en tout cas d'être venus euh, ce soir dans merci The Rock pour cette reprise euh, désolé pour les petits bugs techniques on va donc euh, se terminer avec un morceau donc, du EP des Sockoy Fever se terminer se terminer on dit ce qu'on veut je l'ai dit au début euh, okay, voilà, bah, ils on, va finir, on va se finir avec le Sockoy oh. Fever et c'est une belle oui, mort ils <rire> donc en concert à la Sardine, ce sera le 3 septembre euh, si vous voulez euh, venir souffler leurs 20 ans de carrière, mais ils sont beaucoup plus vieux, mais voilà, 20 ans de carrière avec eux, moi j'y serai également, et j'y serai le lendemain au 108 pour le Fleuve Festival on se retrouve la semaine prochaine euh, pour la rock 7 Compile euh, avec Christophe Arondeau, et dans 3 semaines avec Mathieu Dufault pour le Hop Hop, Hop Festival qui euh, s'avère être très très bien aussi cette année, merci beaucoup à tous et à toutes, merci. ciao, merci. à la semaine prochaine Et Rémi est la radar du sport, c'est maintenant. You know, your head can stay on The first road forever In your grave, your mouth could keep on Saying now and never Revers down, Revers down Won't you, I need you Revers down, Revers down Your expectation